Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba a wuda, Donc, euh, nous continuons, lors de cette assise, euh, la lecture euh, de l'explication euh, du maten qui est al-Aj al al-muqaddim l'introduction al de Ibn al euh, dans la science de Al-Nahu et donc euh, avant de commencer là où on s'est arrêté la dernière fois je rappelle juste un verre que j'ai cité la dernière fois euh, de ma mémoire et je ne l'ai pas cité euh, correctement donc euh, c'était le verre de Al-Farazdaq euh, où il a utilisé l'alif ou lam avec le verbe. Et nous, on a dit que, bien sûr, ce, ceci est une exception et qui est rare dans la langue. Et cela ne fait pas que le verbe, il prend l'alif ou l'alame. Mais seulement lui, dans la poésie, il a utilisé cela dans le sens de lal dit Donc, Al-Farazdaq euh, a prononcé ce verbe. Euh, pour critiquer un homme hein, pour critiquer un homme cet homme c'était un Arabi, un Bédouin qui les a critiqués lui-même il a critiqué le Farazdaq et l'Akhtal et Jarir hein, et le Farazdaq il, il a répondu en, ré, en réalité il a répondu et il a euh, critiqué euh, donc, à son tour cet homme Al-Farazdaq Ma anta bilhakami Al-Turda hukumatuhu Walal asili Waladirra'i waljadali D'accord Donc euh, il a utilisé dans le verbe Turda, il a employé l'alifu Wallam Donc euh, en vérité Donc c'est euh, Mais là c'est, il y a en, Dans la poésie arabe il y a quelque chose qui s'appelle La nécessité poétique Al-Darura al Et donc dans la, la, la poésie, les poètes se permettent des choses qu'on ne peut pas se permettre dans la prose. Dans la prose. Donc euh, je traduis juste un peu le sens euh, de ce vers. Euh, parce que celui-là, il était en train de les critiquer. Et lui, il a dit que vous, vous n'êtes pas un juge, vraiment, euh, dont on agrée le verdict. Hein, il était en train de lui dire à peu près, tu n'es pas un juge dont on agrée le jugement ou le verdict, euh, tu n'es pas non plus un homme d'un lignage élevé ou d'une lignée élevée ou euh, pure, donc asyl, euh, ni quelqu'un ayant de l'esprit et de l'opinion dans l'échange. Très bien. Donc là c'était juste le verbe parce que je l'ai euh, cité « al-turja » alors que c'est « al-turda ». Mais cela ne fait pas que le verbe, bien sûr, euh, prenne euh, l'alif ou l'lam. Le verbe ne prend pas l'alif ou lam. Donc c'est une règle euh, en langue arabe. Très bien. On s'était arrêté sur « babu al-i'raab ».« Babu al-i'raab ». Euh, Al-Matin, Al-Musannif Celui qui a écrit Al-Matin On, on l'appelle Al-Matin Ou on l'appelle Al-Musannif L'auteur Donc il a dit Al-I'rabo Howa ta'ghiru awachiril kalimi L'iqtilafi l'awami Liddakhilati 'alayha lafdan au taqdira D'accord Al-I'rabo En vérité Donc uh, linguistiquement d'abord Uh, Renvoi à beaucoup de sens. Uh, Araba ou iraab. Araba, iraab. Araba, iraab. Araba, uh, Il renvoie à plusieurs sens. Et les sens les plus utilisés et les plus courants, c'est le sens de uh, adhara wa bayena. Al-Iraab, c'est al-idhar. C'est al wa al-bayan. C'est de là que vient al -idhara. Et c'est ce sens. Qui inspire le sens qui est euh, terminologique. Donc, Al-Irab, ça veut dire Al-Idhar ou Al-Bayan. D'accord La démonstration et la clarification. D'accord On dit, A'rabsu amma fi nafsi. Bimana, abhartu hu wa J'ai montré ce que j'ai dans l'âme. D'accord C'est-à-dire, je l'ai clarifié. hein? J'ai montré, j'ai clarifié. J'ai montré. Ce que j'ai dans l'âme. Et donc, sur le plan terminologique, c'est ce que l'auteur, Ibn Ajram, a dit. C'est le changement des fins de mots. Lui, il a employé comme ça. C'est le changement de fins de mots à cause des différents agents, l'awamil qu'il les euh, introduise, qui introduise ces kalimat, ces kalim, ces, ces, ces mufradas. Donc, lorsqu'il y a un agent qui va influer sur le kalimah, il va faire que son akhir son état sera modifié, et sera changé, seraira au à l'extérieur du kalim. L' اختلاف العوامل الداخلة عليها. Donc, عليها الضمير عليها. Ja udu ala al kalimat, kalim. 呃, au takdiran. Et donc, euh, ce changement que l'on, euh, c'est un changement que l'on prononce. ラfdan, natadakhazubi, nantikubi. Ou bien c'est un changement que l'on suppose dans notre esprit. Et donc on suppose que al kalimat, elle a se, se, sept irabs. a, c'est-à-dire sept états. Elle a sept états. Elle a l'état, l'état, euh, tel. A l'état de al-Raf'a, ou l'état de al ou l'état de al-Jarb, ou l'état de al D'accord? Euh, Il a dit c'est-à-dire la transformation d'un état, hein, tel que l'état de al par exemple, vers un autre état qui est al hein, euh, ou de al-Khafd. D'accord? Il a dit aussi Targhiyro awakiri kalimi. Lui, il a dit, Zagyro awachilil kalim. Mais w zasadzie zagyro ahwali awachilil kalim. D'accord? On ne change pas la fin du mot. On change son état. On ne change pas la lettre. On change l'état de cette lettre. C'est-à-dire qu'on va lui donner al-rafi' ou al-nasb ou al-khafd ou al-jizm. D'accord? Il a dit, Zagyro awachil kalim. C'est-à-dire, la transformation de ses états powa. Non pas la transformation de la partie du mot elle-même. Lorsqu'on dit par exemple jaa à Muhammadin, ra'ai to Muhammadin, marar to bi Muhammadin, d'accord. Ce qui est changé, ce n'est pas la fin du mot. Il a dit tahrir au al-kalim. Ce n'est pas la fin du mot. Ici qui a changé d'al, akhir al Muhammad. Donc ce qui a changé, est changé, c'est pas d'al, mais son état, l'état de ce d'al. Il a changé hein, de al-Rafa' Muhammadun vers al-Nasb Muhammadan vers al-Khafd Muhammadin. Mais lui, il veut, c'est-à-dire, ce sens. Il veut Ahwal Awakr al-Kalim. D'accord euh, Il veut Ahwal Awakr al-Kalim. Les états des fins des mots. Hein, de l'état de al-Rafa' vers celui de al-Nasb vers celui de al-Khafd, euh, par exemple. D'accord Il dit... Euh, pourquoi on, on change cela L'irtilef, il a donné l'âme ici pour ta'lil, pour donner l'illa, la cause. Pourquoi on, on change la fin des mots L'irtilef il a il la C'est à cause des agents qui les introduisent, hein? qui introduisent ces mots. C'est à cause des agents. Lorsqu'on est en train de lire, on va trouver que des agents sont dans ces kalimais, sont dans la parole, qui vont faire que le kalima doit prendre, le, par exemple, al-khafd, ou elle doit prendre al-rafa. D'accord? C'est à cause de ces agents. D'accord? Ceci est la cause de ce, change, de ce changement, hein? Quand al-awamil, les agents, al hein? quand al-awamil se succède sur al-kalim, sur al sur la parole, ceci produit des changements des états du kalim Des, des changements des états de al kalimat al-awamil est le pluriel de amil al-awamil c'est le pluriel de amil d'accord y'a'malou fi l'kalima titali d'accord c'est-à-dire il la transforme, il la change c'est ce qui exige et oblige hein, que le mot suivant prenne un état précis d'accord un état de rafi' ou un état de nasb ou de khafd ou de jazm. d'accord oui il a dit hein, que ce changement il est soit lafdi soit tahdiri, soit lafdan ou taqdiran c'est à dire que ce changement des fins des mots euh, ou bien le changement des états des, des, des, des, des fins de mots il est de deux types hein. il est soit d'abord le premier type un changement qui est lafdi d'accord que l'on prononce un changement que l'on prononce Rien ne nous interdit de le prononcer. On le prononce. Hein? Comme dans l'exemple précédent. On a dit Muhammadan Muhammadin, Muhammadin. On le prononce. On a prononcé ce changement et on l'a montré. D'accord Soit le deuxième type, c'est le changement qui est taqdiri. Que l'on suppose dans notre esprit. On suppose que l'état de ce mot, hein? il est al-rafa. Ce mot, on, on, on, on fait à taqdir, on suppose qu'il y a à la fin qu'il doit prendre raf' par exemple. D'accord Le changement est taqdiri, quand il y a un mani, il y a un empêchement. On le suppose quand il y a quelque chose qui nous empêche de le prononcer. Hein? Quand il y a un obstacle, un empêchement, hein? un empêchement de le prononcer. Al mani, l'obstacle, il peut être... De, donc, euh, d'un certain nombre de types qu'on va les, les, les, les, les, euh, en parler ici, on va en parler ici, hein, brièvement. Le premier manière ou bien le premier empêchement, c'est «« d'accord « l'impossibilité. Il y a impossibilité de prononcer le changement, d'accord Il est impossible de le prononcer. L'impossibilité comme dans le, dans le cas de al-fata, le mot al-fata. On dit, j'ai al-fata, ra'aytu al-fata, marar tu bi al-fata. Non, ce n'est pas comme j'a a muhammadun, ra'aytu muhammadan, marar tu bi muhammadin. D'accord Donc, euh, al-irab, le changement des états de la fin de ce mot est muqaddar. Hein, muqaddar, takdiri, irab D'accord On le suppose dans notre esprit. Hein on suppose dans notre esprit que j'ai à Mohamedun j'ai à Al-Fatah. Que j'ai à Al-Fatah. Que Al-Fatah, il, il prend un rafah. Il prend un rafah et on, on suppose ce rafah. Non pas qu'on le prononce. On ne peut pas le prononcer. Parce que ce alif, elif, ce c'est un secours. Il ne peut pas prendre une haraka. Hein il est comme ça. Hein, donc on ne peut pas mettre le haraka sur, sur l'alif al-fata. D'accord On le suppose. Même si on, euh, même si on ne peut pas le prononcer, il n'est pas apparent. Hein? Il n'est pas apparent. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le prononcer. Mais on le suppose. Mouqaddar. D'accord L'alif al est L'alif al est Il Par conséquent, les harakats n'apparaissent pas sur elle. Donc, c'est ce que disent les grammairiens, Elle est sakinah. Donc, en principe, elle est sakinah. Elle est comme ça. On ne peut pas venir mettre damma sur, sur ce qui est euh, comme ça, sakin. Donc, elle fait ça, on ne peut pas mettre le haraka là-bas. Et on ne peut pas, bien sûr, la prononcer. J'ai mousa mousa. Donc, on ne peut pas donc, mettre le haraka sur la fin du mot. Et on ne peut pas la prononcer. D'accord Donc, ça, c'est at D'accord C'est le premier empêchement. D'accord Le premier parmi les trois empêchements qu'on va voir, c'est Le deuxième empêchement ou le deuxième mani. Hein Y'a من Maintenant, من Et certains disent D'accord Ils, ont, ils, ils, ils parlent de la lourdeur, la lourdeur, non pas l'impossibilité comme on vient de voir, d'accord, mais cette fois c'est alifsestral, on peut prononcer mais ce sera lourd, la lourdeur, d'accord, cette langue noble n'admet pas la lourdeur, al d'accord, cette langue hein, qui est une langue noble n'admet pas la lourdeur. Exemple, hein? Euh, le mot al hein le juge, euh, traduction le juge, d'accord Ou le magistrat, le qadi euh, Lors de ar-raf' et de al-khaf'd. Lors de ar-raf' et de al-khaf'd. Elle ne peut pas donc euh, prendre les harakats. Les harakats ne peuvent pas euh, apparaître et ne peuvent pas être prononcées euh, par, à, à cause de la lourdeur. Lors, Lorsqu'on dit j'ai al qadi on ne dit pas « J'ai al-qadiyo ». Ça sera lourd. On peut le mettre, mais ça sera lourd. Ça sera lourd. D'accord ?« marartu bil-qadiyy » Si on va dire « marartu bil-qadiyy hein Donc, il est possible de mettre, mais ça sera lourd. Ça sera lourd. Lorsque je dis « Il est possible de, de, de le mettre », ça ne veut pas dire qu'il est juste de le mettre. Ça sera faux de, de, de le mettre. Euh, parce que donc ça, ça ne va pas convenir à « Kalem al-Arab ». Arab ma takalamat hakada. Les Arabes ne se sont pas exprimés comme ça. Donc là, c'est la lourdeur. Maratu bil qadi. Maratu bil qadi. Alors que dans le cas de Al-Fata tout à l'heure, c'est impossible de mettre haraka. Et c'est impossible de la prononcer. D'accord? La même chose pour des mots similaires, tels que arra'i, rai tels que al-da'i, tels que al-ra'ami, tels que al-sa'i. Les mots similaires, comme ça. Donc on ne peut pas donc mettre al-Raf, al-Haraqa de Al-Raf ou Al-Hara de al khafd A cause de la lourdeur. J'ai al-Khadi wa Fahil Al-Fahil ki al-Khabi Al-Fahil il dit Marfur Bid Dhamma al-Mukaddara al Akiri. La fin La fin donc d'accord la fin de de ce fa'il il est marfou' d'accord marfou'e bil dammah al muqaddarah ala akhirih akhiruhu hu al ya' muqaddarah alayhi al dammah akhiruhu ilia ya' mana'a min dhuhuriha al ce qui a empêché qu'elle uh, apparaisse c'est que c'est la lourdeur c'est al fiqal. D'accord La même chose pour Marur <mère> Soubil Kadi. Al Kadi, ici, hein, euh, parce qu'il est précédé de l'agent Al-Ba', est-ce majrour Bil-Ba', par l'amil qui est Al-Ba'. Ou Al-Am a toujours réhil kasra sur le muqaddara à l'a-akhiri, mena amin zohuri <mère> ha D'accord Donc là, euh. Ici, dans, le, dans, dans, dans cet exemple, hein, donc, euh, euh, on a un ism qui est majrour, un mahfoud, d'accord Et la marque de son khaf, de son jar est al-kasra, mais c'est une kasra qui n'apparaît pas. C'est une kasra muqaddara, supposée sur sa fin, on la suppose hein, sur sa fin, et ce qui l'empêche d'apparaître, c'est la lourdeur. Parce que si on va prononcer « marroutu bil-qadiyi ça sera lourd dans la prononciation. On dit « marroutu bil-qadiyi D'accord Quant à « al-fatha », elle apparaît avec ce mot et avec les mots similaires, « al-fatha al-apari ». Lorsqu'on dit « ra'aytu al-qadiyah d'accord C'est un « maf'oul bi », il est en position de « mafoul bi », donc il prend « nasb »,« mansoob »« wa alamatu nasbihi al fathah al-zahiratu fi akhiri » C'est pas comme euh, le, cas Arraf le cas de al et le cas de al-khafd où donc al haraka elle doit être supposée et elle n'apparaît pas. Mais dans la, le cas de un la fatha' elle apparaît parce qu'il n'y a pas de lourdeur de dire wa kallamtuhu et ainsi de suite. C'est comme ça que les arabes ils ont euh, perçu ce, cela et donc ils, ils se sont exprimés de, de, de cette manière. Donc prenons d'autres exemples hein, donc euh, concernant euh, ce cas qui est de at et de as Nous avons vu at avec l'isme qui est al fatah Prenons un exemple de at avec le D'accord Vous suivez avec moi mm -hmm. Donc on a, on a pris un cas de at avec l'isme al fatah On prend maintenant un cas de at avec al féal. C'est le cas euh, dans les verbes tels que yenha, hein, yesha, d'accord, yenha, interdire, il interdit. yesha, il essaye, il entreprend, il tente, hein, yesha, d'accord? yerha, euh, perdre, le troupeau, d'accord? Donc, c'est, euh, gérer et conduire le troupeau, par exemple, de moutons, etc. Yara. A. Et donc, il a aussi, ces verbes, ils ont un sens un peu figuré. Parce qu'on dit yara, c'est-à-dire le sens de gérer. D'accord? Yesa, il est en train d'essayer, de, D'accord? Yesa, en principe aussi, il a le sens de yemshi, hein. à c'est-à-dire yemshi. D'accord? Hein. Yenhar, il est interdit d'accord il interdit yemnaa Il interdit ou yemnaa ha al d'accord donc là si on prend l'exemple qui est cité dans le noble livre Musa nadrib al hajar d'accord on a trois mots ici comme des exemples hein. on a istisqa. Istisqa. on le كي كيسو تجمعينabicل الالف المقصورة ذكر الفعل ذكر فعل ماض مبني على الفتح ذكر الفتح وساد فتحة اسكل ابغي نعم س س انف سينفتحة مقدرة الفتح المقدر منع من ظهوري التعذر إلى أين بصيبدو مدخل فتحة شو الالف مقصورة ها سعى يسعى يستسقى D'accord? Et ce sera il dit Donc, on met le fetcha sur le qaf Mais, la fin du verbe. On ne peut pas mettre une fetcha sur l'alif maqsura. D'accord? On ne peut pas faire, mettre le fetcha. D'accord? Donc, c'est une fetcha qui est muqaddara sur la fin du verbe. Qu'est-ce qui a empêché de, de la mettre? C'est attaaddr. Donc, les nouhats, les grammairiens, ont dit c'est impossible. C'est l'impossibilité. Hein c'est l'impossibilité à euh, donc mena'amun comme aussi pour euh, le fa'il Moïse ici ah euh, Moïse et des et des sasqa c'est Moïse qui a demandé donc c'est Moïse qui est fa'il dans le jumla d'accord c'est le sujet d'accord c'est le sujet d'accord parce que c'est ce qui ce qui permet ce qui permet de comprendre Arabe, c'est le sens. Il faut bien comprendre le sens de al-jumla. Comme disent les, les gens de science qui expliquent ces choses de d'arabe ou de al nahu en général, ils disent que Ils disent hein, que al il est sous le sens. Hein, il, est, il, il dépend du sens. Il dépend du sens. Il dépend du sens de al-ma'na. D'accord Tu ne peux pas contredire le marna dans, dans l'arabe. D'accord Donc là, ici par exemple, c'est Moussa qui est faïl. C'est Moussa qui a demandé. C'est Moussa qui a. Est Moussa, Moussa. Il y a Dhamma donc, normalement. Moukaddara. Qui... Euh, qui... mou muqaddara mou Oui, elle est Moukaddara. Il y a Dhamma, mais elle est Moukaddara. Faïl, marfououou. Okay. Ou euh, à la mâtre, à supposé. Hein À Mena'a min zuhóriha at-ta'azur. At-ta'azur, on ne peut <gryiyim>. pas la mettre. C'est pas comme le, le, le cas de l'IA de, de tout à l'heure, par, par exemple. Mena'a ici, ce qui a empêché qu'elle apparaisse, c'est at-ta'azur, l'impossibilité. Uh, Fakul nadrib bi'asa'ka. Asa, elle est précédée de alba'a, donc c'est un ism qui est majrour, qui est makhfoud ou majrour, bilba'a, de l'agent alba'a i to كسره kasra. Czy to jest kasra? Nie, nie. To على kasra. Ala al-elif, ala al-asa. Fajrbibi al-asa, fajrni من asa Ala al-asa, al مضاف اليه asa al-asa, al-asa, al al-asa, al-asa, al-asa, al-asa, pour la prononcer avec la lourdeur, par exemple. Non, c'est impossible de la mettre. D'accord On prend d'autres exemples de « affiqal » maintenant. « Affiqal » avec « lia ».« Affiqal yakoun fil ismou al-fi'l ». D'accord Exemple « Mararto »« Bilqadhi al-adil » Je suis passé à côté du juge qui est juste, par exemple. D'accord Ou, ou, ou bien avec le, la position de al fa'il hadha al qadi adil d'accord hadha qadi fa'il ce juge est juste d'accord euh, très bien donc là euh, ici hadha al qadi si on va mettre le la damma ça te fera de dire hadha al qadi Donc on peut le prononcer, alors que dans l'autre cas, ce sera, c'est impossible de mettre d'amma. Alors que ici, ce juge est juste, d'accord al d'accord Et lorsqu'on a changé, on est passé à la position de al-khafd, bil al-adil, d'accord Je suis passé à côté de al de du juge qui est juste, hein Euh, ou bien si on transforme encore pour prendre le, le, le cas du verbe ra'aytu man yaqdi bil'adl ra'aytu man yaqdi bi'adl d'accord donc on a pris yaqdi yaqdi on ne peut pas dire man yaqdi c'est impossible donc ça c'est as euh, ça c'est le cas de as-fiqal marartu yaqdi bi'adl Hein, d'accord, ça c'est, euh, c'est, euh, saqil. Donc, euh, b'ladi, biman, euh, b'ladi yakdi, hein, bi D'accord? Donc là, c'est, euh, le cas de As-Siqal. De, le cas de As-Siqal. R'aeitu man yadu ila sunnati ou ila tawchid. R'aeitu, j'ai vu celui qui appelle, hein, euh, au monothéisme, ou à l'unicité, ou à la sunna, hein, au suivi de la sunna. D'accord? Euh, donc dans le cas de l'ouéou ici dans le cas de l'ouéou d'accord dans le cas de l'ouéou ici on ne peut pas dire yedru. ça sera lourd Ce sera lourd vous voyez qu'on a, qu a pu prononcer le cas qui est lourd mais on ne peut pas prononcer le cas qui est muta'avir qui est impossible de prononcer d'accord donc là ra'aytou man Fajl mudari'a marfuł Wa alamatu rafi'hi Dhammatun muqaddaratun D'accord? Muqaddara Donc cette dhamma elle est ici D'accord? Donc elle est la lourdeur C'est la lourdeur qui empêche Qu'elle apparaisse D'accord? C'est la lourdeur C'est à cause de la lourdeur Donc on a vu Atta'azor Et on a vu à Donc là, vous prenez juste hein, le, euh, ce, cela, vous comprenez ce principe, parce que là, on est dans une Muqaddimah, on est dans une introduction, et Inch'Allah, avec les, les, les, donc, euh, les autres cours et avec le, la, la pratique, Inch'Allah, on ne va pas, donc chaque fois qu'on va, lire un texte, on va penser à toutes ces choses, mais on va les appliquer, parce qu'on a connu maintenant la règle. On va même l'oublier, mais on l'applique correctement. D'accord Mais au départ, il faut la connaître. Il faut la connaître au départ pour ne pas prononcer des choses, c'est-à-dire avec l'lechme, avec des erreurs dans l'arabe, par exemple. D'accord Il Allah Uh, uh, uh, Al-Arabi. Trzecien. Le troisième uh, mani, le troisième obstacle, c'est ce qu'on appelle al-munasaba. Al-munasaba. D'accord? La correspondance. Si on veut traduire, c'est la correspondance. Al-munasaba. D'accord? Cela concerne uh, tout non-joint à uh, tout non-joint, l'ismu al hein, à quoi? A ya al-mutakallim. Alors, lorsqu'on dit par exemple j'ai un rouleami, j'ai un rouleami, hein, d'accord, j'ai un rouleami, d'accord. Euh, lorsqu'on dit aussi la quit la quitte ou ikhwatī, marar ou ikhwati ou marar bi rouleami. Donc, dans ces exemples, on va voir j'ai un rouleami, rouleami ici, il est dans la position de l'fa'il. C'est lui qui est ah, c'est lui qui est venu. D'accord Je rappelle juste euh, pour que cela ne passe pas. Euh, lorsque j'ai dit tout à l'heure, Hada, Qadi, euh, Hada, c'est pas euh, Al-Fa'il. Hada, c'est un ism Ishara. D'accord Qui va nous, nous donner ici un Mubtada. Et on va donner le, le, le prédicat le khabar à propos de ce, de, ce, de ce Moubzada. Mais moi, je, je n'ai pas voulu rentrer dans, dans, dans, dans cela. J'ai dit cela rapidement, mais il, il, il, il s'agit de, de le préciser pour que cela ne soit pas considéré comme euh, c'est-à-dire euh, une analyse qui est, euh, qui ne respecte pas donc, la, la, la, la règle ici. Très bien, lorsqu'on prend maintenant J'ai à rouler, hein Ja'a a roulami roulami. c'est lui qui ja a ici, c'est lui qui est le fajle. Ja a roulami, c'est lui qui est le fajle. Donc, c'est un fajle, automatiką marfou. On en règle arabe, Fa'il marfou. D'accord? Marfou. Wa ala ma tu rafrihi abdam ma tu. Hein? Mais ici, on a dit roulami. Hein? Et puis, on a ajouté ya al moutakalim roulami. Roulami à moi. D'accord? جاء غلامي gulami, هذا fa'il marfuł, wa a rafihi dhamma, al ya est supposé sur la, la lettre Qui précède Quel est d'accord? Donc la, dhamma, ici, elle est supposée, hein? sur la lettre précède, La, la lettre qui vient avant, il y a al-mutakalim. El elle est muqaddara. Pourquoi al Elle ne peut pas apparaître. Parce que, ici, ce qui l'empêche d'apparaître, c'est el munasaba Mana'a min zhouriha ishtigal mahalli bil harakati al-munasibel, y al D'accord? Ce qui empêche qu'elle apparaisse, c'est que cet endroit, ce euh, mi, ce mime de roulem, qui est la fin du mot, il est suivi de, de, de Ya'al-Mutakallim donc ce Mahal, ce, cette lettre il est occupé par une haraka qui va correspondre à Ya'al-Mutakallim donc on ne peut pas mettre ici la haraka de Ad-Damma -hmm. qui, qui, qui, qui prend le fa'il d'accord on va mettre le kasra parce que c'est elle qui sied et qui correspond à euh, Ya'al-Mutakallim parce que ce qui va avec l'Ya' c'est al kasra d'accord Et même, euh, donc, euh, euh, euh, euh, donc euh, c'est une cassera mouchba'a. D'accord Une mouchba'a. Lorsqu'on dit bi, fi, mi. Donc, c'est lorsqu'on lorsqu allonge la cassera, elle va nous donner euh, une ya en, en principe. D'accord Très bien. Euh, ici, on a dit que. Hein, ce qui empêche qu'elle apparaisse c'est que l'endroit il est occupé par une autre haraka et c'est cette haraka qui correspond à Ya'il-Mutakallim c'est cette haraka qui correspond à Ya'il-Mutakallim et c'est cette haraka qui est euh, qui correspond et qui coïncide à Ya'il-Mutakallim d'accord et donc ici c'est un sujet et les marfou' Et la marque de son rafa' est euh, une dhamma supposée sur ce qui précède Ya'al-Mutakallim. C'est-à-dire euh, supposée sur la fin de roulem sur le mime. Elle est supposée mais on ne peut pas la mettre parce que ce mime il prend ici le kasra et c'est le kasra qui correspond à, euh, à quoi A Ya'al-Mutakallim. Parce que ici Nasa'bna le kalam Uh, ila l-mutakallim Très bien On continue Inch'Allah uh, uh, Mais donc uh, cette domma dont on a parlé ici elle est empaixée d'apparaître car ce qui uh, apparaît ici c'est plutôt la haraka, la haraka correspondante la haraka l-munasiba haraka qui correspond à quoi ya cette haraka l-munasiba i al-kasra, hein, non pas al-dhamma. La haraka mounasiba ici, alia, al-kasra. Al-haraka al-mounasiba al-dhamma, c'est al-waw. I al-haraka al-mounasiba al-fasra, c'est al-alif, On dit, lorsqu'on fait l'ishba, lorsqu'on prononce en allonge, on va dire ba, Lorsqu'on fait l'ishba al-dhamma, bu, on va mettre le Lorsqu'on met l'Ishba' pour le, la kasra, on va dire bi. D'accord Donc là, le haraka qui correspond à le mutakallim c'est la, la kasra. C'est la kasra. Très bien. La même analyse s'applique aux deux cas similaires que j'ai cités tout à l'heure. Lorsque j'ai dit à roulé, mais aussi j'ai cité euh, deux exemples. Deux exemples et qui sont et euh, Ikhwati. Marato, d'accord La même analyse s'applique aux deux cas similaires, sachant que Ichwati et Mefroulbi, c'est moi qui a rencontré. C'est moi qui a rencontré qui Mes frères, d'accord La Donc, Ichwati, ici, c'est un Mefroulbi. C'est un complément d'objet à peu près. C'est un Mefroulbi. J'ai rencontré mes frères. Donc, Ikhwatī donc ma maf Donc il est mansou. il est mansou. Il est manso par quoi? Par l'fesḥa l-muqaddara. Il n'est pas mansou par une fesḥa qui apparaît. Il est mansou par une fesḥa mais qui muqaddara. La quito euh, mu sur quoi? Elle est supposée figurer sur le dernier harf. Hein? Qui, qui, qui, qui vient juste avant ya Hein, ce qui l'empêche d'apparaître en cet endroit c'est que ce dernier harf, a ici harf c'est que ce harf il est occupé par la haraka qui correspond à Ya'il mutakallim qui va suivre c'est pourquoi on a dit et on n'a pas dit hein, parce que ce qui va correspondre à Ya'il mutakallim c'est Al-Kasra donc le mahal, l'endroit il est occupé par euh, par Al-Harak Al-Munasiba Al-Harak Al-Munasiba Al-Kasra I on dit la même chose aussi pour le troisième exemple Ou le troisième cas que j'ai cité tout à l'heure Lorsque j'ai dit Marartu Bi-Sadiqi Sadiqi Il est Majrour Par Elba Bi-Sadiqi Et la marque de jar et Al-Kasra D'accord Qui est supposé Muqaddara Non pas Zahira Ce qui l'empêche d'apparaître est que cet endroit, à la fin du mot, est occupé par la haraka qui convient à al-mutakallim. D'accord al-mutakallim. C'est comme ça qu'ils analysent. Même si ici, marartou bi-sadiqi, donc la kasra, on l'écrit. Mais on suppose toujours que la règle, elle va comme ça. Que la règle, elle va comme ça. D'accord Qu'il y a al-mutakallim et Al-Mahal il est bi haraka munasiba ay almutakallim d'accord il est il est مشغول il est occupé par une haraka qui correspond à ay almutakallim noteur qui est ibn ajrum rahimahullah noteur euh, qui est ibn ajrum euh, rahimahullah euh, n'a pas mentionné al Binah. il a parlé de al i'rab mais il n'a pas mentionné al Binah. donc les commentateurs de al ajrumiy li seuls Parce que Ibn Ajram, il écrit une muqaddimah, il ne va pas amener toutes les règles, mais il donne des choses qui vont servir euh à celui qui veut commencer l'étude de cette science. Donc, euh, il n'a pas mentionné Al-Bina, euh, qui est le contraire de Al-Iraab. Il y a Al-Iraab, et c'est donc l'Iraab, il est le plus prépondérant dans la langue arabe. Et il, y dans il est mu'araba, d'accord Et le kalam dans l'arabiah, il est mu'araba mais il y a donc euh, ce qui euh, donc s'oppose à Al-Irab, c'est Al-Bina on trouve des mots qui sont figés ils sont comme ça, ils ne vont pas prendre des, des changements Donc ils ne vont pas recevoir ce, ce, ce genre de, de changement comment on va voir hein? donc Al-Bina euh, c'est que la fin du mot garde un seul état Al-Bina c'est euh, c'est c'est comme ça il est construit Hein? Il est construit comme ça. D'accord euh, C'est que la fin du mot, elle garde un seul état. Un seul cas. C'est-à-dire que euh, le kalima, ça « hein euh, يعni, un seul, D'accord Elle ne va pas changer. D'accord Elle va prendre une seule bignette, une seule structure. D'accord Et que la fin du mot garde un seul état. Un seul cas. Hein, comme on dit par exemple, Ja'a si bawaihi euh, D'accord Ra'aytu si bawaihi Marartu bi si bawaihi Si bawaihi, toujours il prend cette kasra à la fin. C'est un mot qui est mabni. D'accord Il est mabni. Mabni euh, sur quoi Sur al-khafd. On dit al-khafd. D'accord D'autres exemples avec des furofs, hein? Parce que le harf il mabni. Ce qui est mu'arab c'est al-fil et al ism D'accord euh, euh, Lorsqu'on a dit, euh, par exemple, Aina. Aina toujours c'est Aina. On va pas donc la, la, la transformer. Elle ne va pas recevoir des changements à cause d'un amil. D'accord elle est toujours comme ça. D'accord euh, C'est toujours le fat są mabni ala al-fatah mabni sur al-fatah ce su حيث d'accord haïsou i munzu mabni ala dham toujours il est toujours comme ça كي toujours comme ça haïsou zel d'accord del al d'accord haïsou wa munzu Il est mabni sur As-Sukun, ah? Donc il est mabni sur As-Sukun. Donc le mot si ba'wahi il est mabni sur al kasr euh, Dans la première position, j'a si wayhi, Jaa, j'a il est fagel, j'a uh, si ba'wahi il est fail. j'a fagel wa fagel. Donc si je veux dire si ba'wahi il est fagel, c'est le sujet, d'accord? Y il est puis محل رفع فاعل Mabni ala al-kasr al fi mahalli raf'in fa'il, wówi mahalli raf'in. Il est dans la position de prendre raf'in, il est donc fa'il. D'accord? Dans la deuxième euh, occurrence, ra'eito, moi j'ai vu Sibawai, donc c'est moi qui a vu, c'est moi le sujet, et qui est c'est Sibawai, c'est lui que j'ai vu. D'accord? Il est maf'ulunbihi, donc mansob. Il est complément d'objet, il est fi mahalli nasbin il n'est pas mansoub il est fi mahall nasb bih il est fi mahall nasb il est dans la position de prendre nasb même si on a dit ra'aytu regardez lorsqu'on dit avec une fatha moi j'ai vu il prend une fatha à la fin d'accord mais lorsque j'ai dit Hein, il est dans la position de prendre un nasb. Mais il n'a pas pris un nasb parce que c'est un mot qui mebni. Il est fi mahali nasbin maf'oulun bihi. Et dans la troisième occurrence, dans le troisième exemple, mararto bi si il est dans la position de al -Jar. Il est dans la position de al hein, à cause de al-ba'. Il, il est dans la position de al hein, à cause de al-ba'. Donc il est un ism qui est maj'rour ici et qui est dans la position de Al Jab. De ce fait, lorsqu'on parle de al euh, euh cela touche les quatre euh, hein, Les quatre Al l'alamat al es hein, al, al Qasr, al al, al, al On a cité des exemples avec cela. D'accord? Et lorsqu'on parle aussi de Al Binah, ça concerne euh, ça concerne quoi? Ça concerne, on a trouvé al-bina dans al-asma comme dans Sibawahi et on va trouver des affaires mabniyâ il y a qu'un fa'al mabniyâ d'accord et aussi euh, ça concerne al-charouf comme on a pris des exemples de al-charouf al mabniyâ, donc contrairement à al-i'arab al-i'arab ne concerne que al-fi'l et al-ism c'est les ou l'asma qui est là qu'il s'agit Très bien. Ça, c'était une parenthèse à propos de Al-Bina. Euh, lui, lorsqu'il a parlé de Al-I'rabe, il a dit par la suite, « Wa aqsamuhu arba'atun »« Aqsam al-I'rabe elles sont en nombre de quatre, « Raf'un, wa nasbun, wa khafdun, wa jazm »« Falil asma'i min thalika al-raf'u wa nasbun, wa khafdun, wa la jazm fiha »« D'accord ?» Wala, من ذلك الرفع والنصب karraf, ولا al-Jazmu, wala, al-Kafdafi, al-demu, jest changement czterech typach. Jest Quatre czterech typach. Arabi, safara, ila, Prennent parmi ces quatre types, ils prennent trois types, d'accord? Ils prennent al les asma, ils prennent, prennent, prennent al et ils prennent al-nasb et ils prennent al khafd d'accord? Et ils n'acceptent pas al-juzm, les asma n'admettent pas al L'ism et les ilémerzum, d'accord? Euh, aussi, lorsqu'on regarde les affaires, les verbes, ils prennent al et ils prennent al-nasb, ils prennent al-juzm Mais ils ne prennent pas al-khafd. On va pas trouver le verbe il est makhfoud, hein? il est majrour. Euh, donc, donc l'af'al ne prennent pas al-khafd. D'accord Al-raf' maintenant. Hein? On va prendre al-raf'. C'est un changement particulier. D'accord On va, donc, lors de cette séance, on va beaucoup parler de, de cela. De euh, al-raf'. C'est un changement particulier Dont la marque est dhamma. La marque C'est-à-dire par défaut C'est la C'est ad Ou bien c'est ce qui la remplace S'il n'y a pas ad Il y a quelque chose qui doit la remplacer Ce qui se substitue Ce qui va la remplacer Ce qui vient remplacer la damma. D'accord Un euh, nasb aussi est un changement qui est spécifique. Ou ta'hirul makhsouz. Dans la marque de base et al-fatha. Ou ce qui la remplace ou s'y substitue aussi. L'alam al-asliya fi al-nasb ou al-fatha. Ou manaba anha. D'accord Comme on va voir. Al-khafd c'est un changement aussi particulier ou spécifique. Dans la marque de base et al kasra Ou ce qui la représente s'il n'y a pas Al-Kassar. Et Al-Jazm, al c'est un changement particulier dont la marque de base est Al-Sukoun, ou ce qui le remplace, c'est-à-dire que ce qui se substitue à, à Al-Sukoun, ce qui le représente. Très bien. Euh, il a dit Al-Asma' traîne Al-Rafu' Falil Asma' min zalika euh, al Al-Asma' il traîne al comme lorsqu'on dit Sama Zaydun Sapkhon ar-Raf'ah. Daa Muhammadun. Sapkhon ar-Raf'ah. Bakrun. D'accord? Sapkhon ar, -rafi. Ça prend ar, ar -rafi. Donc Zaidun, wa Muhammadun, wa Bakrun sont des noms qui ont reçu ar D'accord? Par la marque qui est D'accord? D'accord? Euh, ils acceptent, aussi, ils acceptent nasb Comme on a vu, Hein, et al khafd mais ils n'acceptent pas al-jazm. Ils n'acceptent pas al-jazm. Très bien. Ils acceptent donc les noms, acceptent aussi al-nasb. Comme en position de maf -e hein, Le complément d'objet. Akramtu tu Comme on dit, akramtu tu rajula. akramtu tu ghulama Akram tu walada Akram tu D'accord J'ai fait honneur, ou bien j'ai été généreux envers... Euh, euh, c'est-à-dire le, le, le, le garçon ou bien l'homme un الرجل ou bien envers euh, mon invité un daifa d'accord akramto zidan ou akramto rajula ah raïto hasanan ou husseinen d'accord raïto d'accord ici c'est toujours la position de annonci raïto rajula d'accord D'accord, il prend ici un nasb. الضيف. noms, tels que Zaid, ou Arrajul, ou Bilalan, ou Addaif, ces noms ont reçu un nasb. Par la marque qui est al Par la qui est Et ils acceptent aussi al Les noms, ils acceptent al On a vu que les noms, ils acceptent Al-Rafa et Al-Nasb. Et maintenant, ils acceptent al Hein, comme dans les exemples, hein, cette fois, j'ai été content de recevoir mon invité par exemple. D'accord d'accord C'est toujours Al-Khafd ici. Ça a pris Al-Khafd à la fin du mot. D'accord Dans ces, ces noms, euh, ils ont reçu Al-Khafd mais les noms ne reçoivent jamais al-jazm, ne reçoivent pas al-jazm qui est spécifique à, à l'af'al les verbes eux l'af'al maintenant prennent al-ref'al comme dans al المجتهدو ou ينجحو D'accord, ينجحو, le fiil ici l'a pris al D'accord, ils prennent aussi al-nasb comme dans Lennad'uwa min dounihi ilaha'n hein? Ceux qui ont dit à leur peuple hein? On ne va pas appeler autre qu'Allah subhanahu wa sa'ala Lennad'uwa min dounihi ilaha'n Laqad kulna ilan shatata D'accord Donc on aura transgressé on, on, on, on serait injuste si on va invoquer autre qu'Allah subhanahu wa sa'ala Lennad'uwa min dounihi ilaha'n D'accord Et comme lorsque le prophète il a dit par exemple Lenn yufliha qawmun wallow amrahum imra'a D'accord Lenn yufliha qawmun wallow amrahum imra'a euh, Donc des gens qui vont donner la, la, la, la fonction de la magistrature, de Al-Qadar Ou bien la, la fonction de, de, de, de présider ou de gouverner le, le pays hein? Que ce soit une femme, ces gens ne vont jamais réussir Ces gens ne vont pas réussir Hein Et ça, vous le voyez, incha'Allah, dans l'alam, dans notre monde. Vous voyez que ces peuples qui, qui, qui, vont, qui, qui ont des femmes qui gouvernent, bien sûr que, le, que ces pays doivent euh, euh, vivre hein, des crises et des problèmes, etc. Parce qu'ils ne vont jamais hein, réussir, comme dit le prophète. Donc là, jamais un peuple qui va donner ce, ce, ce genre de fonction aux femmes, jamais il, il, il, il, donc il ne, ne, ne réussit. Euh, donc ici, on a l'annad'oua nous n'allons pas euh, appeler ou invoquer autre chose l'ennyufliha ils sont des affaires mansouba mansouba aussi lorsqu'on dit l'anyanjaha al-mutakassilu d'accord l'anyufliha al-sahiru l'anyanjaha al-mutahawinu il ne va pas réussir celui qui est fainéant ou qui est paresseux il ne va pas réussir ou bien celui qui est un magicien il ne va jamais réussir hein? très bien donc là c'est l'af'al euh, on a vu avec l'af'al on a vu raf et on a vu maintenant al nasr et on prend aussi al jazim et il s'accepte il reçoit le juzm comme dans n'a pas lorsqu'allah subhanahu wa dit dans son noble livre lam yalid wa lam yulad allah n'a pas engendré il n'a pas été engendré hein lam yalid wa lam yulad lam yalid c'est un verbe à juzm hein à d'accord euh, euh, d'accord donc on va venir inchallah euh, au sens du juzm et cetera Al-Jazm, en, en langue arabe ça signifie al-qatar ça signifie couper quelque chose d'accord il y a quelque chose qui est coupé hein? Qui, donc c'est le sens de couper d'accord parce que al-sukun il est abdav que al-haraka il est plus faible que al-haraka al-sukun il est faible al-sukun l'amielib ce n'est pas comme lorsqu'on dit l'annye njaah c'est il est faible c'est jest un który jest słaby. W porządku? Jest jakaś tutaj. quelque chose qui est ici on va venir à cela donc il a dit lam D'accord donc euh, dans l'exemple lam il y a al jazm et dans l'exemple ala ma'had ma ilaykum ya bani adam il y a al jazm dans le verbe a a'had ala ma'had ma ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle les hommes ici il les rappelle est-ce que je ne vous je, je n'ai pas pris avec vous Euh, C'est-à-dire l'ahd, le contrat et donc la promesse, votre promesse que de, de, de ne jamais adorer le diable. ilaykum ya bani Adam shaytan. D'accord Allah ici, c'est est un verbe qui est majzoum. Qui est majzoum. Allah hein Donc il, est, il finit par soukoun. D'accord Il est majzoum. Donc on dit c'est un verbe qui est majzoum. Hein? Il prend soukoun à la fin. D'accord Donc, on a vu avec l'afial, il y a al il y a al et il y a maintenant al-jazm. Donc, je rappelle, donc, on, a, euh, a jaho, jaho, on a donné l'exemple de al avec yenjahu al-mujtahidu. Yenjahu, d'accord? I on a donné l'exemple aussi de un euh, nasb on a dit l'annad'oua min dunihi ilahan. D'accord? L'annad'oua. Donc, il a pris An-Nasb. El Al-Fir, il a pris An-Nasb parce qu'il y a l'amil de An-Nasb. Parce que l'an, ta'amel An-Nasb, fait le Fir. D'accord? L'an nedruwa. Il a pris An-Nasb. L'an nedruwa. D'accord? Il prend le fetcha à la fin, le verbe. Il prend le fetcha. D'accord? L'an nushrika On ne va pas associer, on ne va pas donner un associé à Allah sbana wa ta'ala. L'an nushrika D'accord? Donc, ça prend An-Nasb. Et le troisième cas, c'est le cas de Al-Jizm. Hein? Comme la mielide. Hein, il n'a pas engendré hein, et il n'a pas été engendré. Lam yalid l'am yulled, L'am yulled. D'accord? Walem yakun la yakun, il est toujours majusme. D'accord? Parce que c'est ce, ce qui précède. Lam, lam t'amel al jism. Sa fonction, c'est de, fa de, de, de, de faire le jism dans, dans le verbe qui va suivre. D'accord? Lam yalid lam yulad lam yakun lahu kufu anahad. c'est lm aahad lm c'est c'est une interrogation lm aahad est-ce que je n'ai pas pris cet engagement de votre part de ne pas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ma alama ahed ilaykum adam alla ta'budu donc les affal donc pas al accepte les trois ka qu'on k a vu raf hein an-nasb al i al-jazm mais il n'accepte pas al-khafd il n'accepte pas al-khafd le fi'l n'accepte pas al-khafd les al af'al hein il n'accepte pas al-khafd al-khafd il est spécifique il est particulier à a à, à, à, à, à al-ism au nom à al d'accord autrement dit hein si on veut donc euh, le dire autrement al et al-af'al ils ont en commun et an-nasb D'accord Ils ont en commun al oui. et al-nasb. Oui. Et al-asma'a oui. en al-khafd, oui. en particulier, exclusivement. Oui. Al-khafd. L'isme, il est marfoud Mais oui. al-fa'il, il n'est pas marfoude. Hein? Oui. Et les afa'ils, ils ont quoi En particulier et exclusivement oui. Ils ont al-jazm. Ils ont al-jazm. D'accord Ils ont al-jazm. Très bien. Peut-être que nous allons euh, marquer une pause ici pour continuer parce que ce qui va suivre, ça va concerner... Euh, on va voir Alémette à Rafaël. Très bien, on marque euh, une petite pause.